Génération sans repère, repère, Génération qui espère, espère, trop perdu comme Estelle, Estelle. Si je te dis que nos vues sont floues, est-ce clair, est clair? Génération sans repère, repère, Génération qui espère, espère, trop perdu comme Estelle. Génération sacrifiée, mais on n'arrive pas à s'y faire J'ai les mots pacifiés, mais je ne suis pas si fier J'ai beau et passer, s'effacer pour me dépasser Je finis par rêver, de percer, entraîné par tous nos versets Dont la vie ne m'aura pas, peu importe qu'on meure ou pas L'important est la trace qu'on laisse, faut qu'on reste fort pour ça L'espoir en chute libre, dès qu'approche s'en va Mais le parachute s'emballe quand tes potes sont là. Alors où je te parle, certains n'ont jamais découvert la mairie. Il n'a pas vu la mer, t'évoque la découverte de l'Amérique. Décalage important entre les faits et ce qui est censé. Entre le passage à l'acte et ce qui reste dans nos pensées. Ici si on se fout en l'air, pourtant ça n'a rien d'orgasmique. J'écris pour les petits frères qu'ils arrêtent d'aller au casse-pipe. Le bonheur à portée de main, mais on ne sait pas l'approcher. Pour un seul mot, beaucoup de projets va finir en procès. Génération sans repère, repère, repère. Génération qui espère, espère. C'est trop perdu comme Estelle, Estelle. Sans repère, repère, repère Génération qui espère, espère, trop perdu comme Esther On boit pour oublier que demain s'annonce mal. Pendant que les politiques seraient être la faute comme des tennis Comment bien grandir quand les parents ne prennent plus d'ess On fait avec ce qu'on a, même les jeunes ne prennent plus de risques. Je suis décalé devant ces gars-là qui pour une meuf font les canards. C'est des dans l'estomac qu'on va plonger dans le canal. Plus, car ici le bonheur est vite crypté. On a beau critiquer, on n'a pas pris de ticket. On pose dans les tentes pendant que ça se pousse dans les tentes. Époque tendue comme les tendues de ceux qui me tentent. Manque de référence, les modèles ne sont plus qu'ils sont. Tu veux faire la différence Il faudra bien plus qu'un son. On fait du son qui tue, mais faut le chichoter. 5 euros le Homicide, ça a toi chaud Kii, l'époque change, on sur ça qui plus sur l'hôtel A part ses meufs sur d'elle qui laisse un gars assuré Génération sans repère, repère, repère Génération qui espère, espère trop perdu comme Esthen, Esthen, Si je te dis que nos vues sont floues, est-ce clair, est clair Génération sans repère, repère